you yeah. yeah. Fun Radio. Bonjour, bienvenue, c'est que du fun, jusqu'à 20h sur Fun Radio, je m'appelle David et autour de moi il y a ma femme Laurence qui est là, ça va Laurence Ça va super bien et toi Ça va impeccable, magnifique Il y a également le spécialiste des jeux vidéo, David Kaufman Salut Kaufman Bonjour Je pensais que tu allais dire euh, « Voilà ma seconde femme <rire> !» Au programme du jour, il y aura le fun beauty On va parler de quoi, Laurence Alors, je vais vous donner des conseils pour bien choisir ses lunettes de soleil Très bien Kaufman, ce sera le fun game pour toi Oui, on parlera des Pokémon, on parlera d'un cadeau jeu vidéo, d'un jeu PC gratos à vous filer Et puis, on vous offrira des cadeaux, comme d'habitude Ah, et le cadeau du jour, c'est Surprise <rire> C'est une surprise, très bien. Dans quelques minutes, ça sera le Saral -le Salove de Kaufman. Et euh, Laurence, le love de Kaufman, c'est Moi, je parlerai euh, d'un tweet de la NASA qui a surpris euh, son monde. Très bien. Et ton coup de gueule, après mon, mon coup de gueule, c'est euh, le salaire des footballeurs qui n'en finissent plus de grimper. Ah, j'ai vu ton info en plus. J'ai oui. pas, ai pas aimé. Bah ça, je sais, je sais bien. Ouais. Et Laurent, ça sera quoi ton love euh, Mon love, c'est une jeune fille qui a posté une vidéo sur Internet pour se venger de son ex. Ok. Et euh, ouais, je, vous dirai, je vous en dirai plus après. Et mon râle, c'est concernant la décision qu'a pris l'UFA ou qu'elle va prendre peut-être. Ok, très bien, on en parle juste après les infos. Hey. Fun Radio. Fun. La, la. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Il est 17h et les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Salut hey David, je vous parlais hier de cet homme noir abattu par un policier en Louisiane Alors qu'il était plaqué au sol En fait ce sont deux blacks qui sont tombés sous la balle des forces de l'ordre Ces derniers jours aux états unis suscitant pas mal de réactions scandalisées dans le pays Je vous disais aussi qu'on pouvait redouter des émeutes raciales Suite à ces dérapages policiers Comme ça s'est déjà vu par le passé Alors on n'en est pas encore là N'empêche que cinq policiers ont été tués hier à Dallas Lors d'une fusillade en marge d'une manifestation organisées dans la ville pour protester contre la manière dont les Noirs sont traités. Les cinq agents ont été abattus par des tireurs isolés. Ce matin, les policiers dallas ont échangé des tirs avec un homme prétendant avoir posé des bombes partout dans la ville. Un homme qui a fini par être abattu et des démineurs ont dû intervenir après la découverte d'un colis piégé. L'ambiance est donc à nouveau très tendue dans le sud des états unis d'autant que des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses autres villes. À New York, par exemple, dans le quartier de Manhattan, des milliers de personnes. Ce sont des à Times Square En scandant notamment Black Lives Matter La vie est des noirs comptes Y avait-il penalty ou pas Hier soir en première mi-temps du match France-Allemagne demi finale de l'Euro 2016 Remporté par les tricolores ben, Je peux vous dire que sur Facebook En tout cas la réponse est généralement non Même que l'arbitre a été acheté Que la compétition est truquée Ah bon, je sais bien qu'il se passe parfois des choses pas très claires hein, dans ce milieu pourri par le pognon, mais de là en arriver à ce France-bashing, il faut quand même pas déconner. Hein. Je sais pas ce que les Français vous ont fait, perso je les aime beaucoup, c'est quand même mes voisins les plus proches, on a la même culture, la même langue. Et puis que vous le voyez ou non, la France va gagner la finale de dimanche face au Portugal grâce au Diable Rouge. Ah bah figurez-vous que depuis 1984, chaque fois que la Belgique participe à la phase finale de l'Euro, c'est la France qui s'impose, Bon, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être superstitieux non plus. En tennis, les demi finales du tournoi de Wimbledon oppose aujourd'hui le Canadien Raonic, Suisse-Federer. D'une part, Federer qui n'est plus très très loin d'un huitième sacre sur le gazon londonien. Encore faut-il qu'il vienne à bout du Canadien. Et c'est pas évident, quelques minutes avant que je prenne la parole, Raonic venait d'égaliser à 2-7 partout. Une cinquième manche de malade donc en perspective. Ensuite, nous aurons droit à la rencontre entre Andy Murray, le chouchou du public forcément, et le Tchèque Thomas Berditch. Enfin, j'ai commencé ce flash avec la mort de cinq policiers américains tués à Dallas, mais on va le terminer avec euh, la police américaine, mais sur une note euh, nettement moins tragique, hein, puisque Eric Estrada. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est exactement -ce Non, -ce moi, a aucune idée. Bonne chérielle. Ouais. Chips. Chips, voilà, les plus jeunes d'entre vous le connaissent peut-être pas, mais visiblement, quel âge tu as t Moi, j'ai 38 ans, mais ah, <rire> Tout s'explique. Eh <rire> ben, tu sais quoi Eric Estrada est devenu à 67 ans, lui, un vrai policier. Policier réserviste de euh, la petite ville de Saint-Tony dans l'Idaho. Sur son compte Twitter, il a officialisé la nouvelle en posant tout fier en tenue officielle à côté d'une Arlene Davidson. 67 balais, mais visiblement, il ne les fait pas. Fun, Fun Radio. Juste avant le sarah salov un point sur la météo. Aujourd'hui, c'était moyen, j'ai envie de dire, Carlo bah Aujourd'hui, c'était chaud, quand même. Ah, c'était chaud, tu trouves ouais, ouais, ouais, ouais, ouais par ouais, rapport bah... à hier, je préférais hier, moi. Euh, ouais, bon. Tu vas préférer encore ce week-end. Ah, pourquoi ouais, ouais, bah, Ce sera le week-end le plus beau de l'année, en ah, principe. magnifique. Pas jusqu'ici, parce que bon, l'été n'est pas terminé non plus, mais déjà, la semaine prochaine, euh, ça s'annonce pas terrible. Ouais. À voilà, la prochaine rendez-vous, info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son d'Imani. Salut fun Les soldes XXL sur krefel.be commandez en ligne, livrez possible chez vous deux heures après créfel les meilleurs prix, prix. Ah, là, énorme, Are you ready rejoignez tous les millions de fans de fun Radio. fun Radio Suivez nous sur Facebook Twitter et Instagram Fun Radio Le son Dance. Dance floor. Toute la journée partout suivez Fun Radio le son Dance Floor que du fun 17h20h sur phone Radio Take a breath Rest your head close your eyes you are my just lay down to my side.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 Oh yeah. Le son Floor continue avec Willie William Il se balade à Paris Je me balade Allez place au Sarah le salove et on va commencer par le love de Laurence Alors oui aujourd'hui mon love c'est la vidéo d'une jeune fille qu'en fait elle a posté sur les réseaux sociaux pour se venger de son ex Qu'il a largué pour sa meilleure amie Et ouais. donc voilà on a déjà tous vécu une rupture, on a déjà tous eu envie de se venger de son ex Et donc elle elle a décidé de s'adresser à la caméra et elle dit Voilà ce qui se passe quand ton petit copain t'offre un bracelet et qu'il te largue pour ta meilleure amie Et là en fait elle balance le bracelet dans les buissons Et elle nous regarde d'un air comme si elle avait, euh, je sais pas, incendié sa maison, un truc comme ça. Mais en fait, c'est un truc totalement débile. Et donc, elle nous regarde d'un air comme si elle avait fait un truc de fou. Elle est toute fière d'elle. Et, et donc, voilà, ça m'a fait lever. Et elle fait le buzz sur le net, quoi. Exactement. Ah, c'est ça. Et ça râle du côté de Kaufmann. Oui, ça râle parce que, bon, on aime bien le football, on aime bien le ballon rond. Par contre, c'est vrai que le foot, au fil des années, est devenu un vrai, vrai, vrai business avec beaucoup d'argent. Oui. Et pour info, les Bleus ont déjà obtenu plus de 250 000 euros, euh, euros pardon, de primes par joueur. Ouais. Et ce montant pourra encore grimper à 300 000 euros en cas de succès euh, en finale de l'euro. Alors, euh, ça va. Bon, c'est une cagnotte déjà bien sympathique qui prouve quand même une chose. Le foot reste un sacré business, tant pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs, tu vois. Alors, euh, moi, je dis un truc. Je dis que pour les compétitions internationales du style euro... Et Coupe du Monde, ils devraient jouer pour le sport et plus pour le pognon. Voilà qui est dit. Non, non, Kaufman, je suis pas d'accord avec toi. Bah Je ne te demande pas d'être d'accord. <rire> c'est mon, <rire> mon sarral du jour. Ont, ils ont besoin tu vois, de... Non, ils ont besoin de 300 000 boules pour jouer au football. Mais sinon, ils ne viendraient pas jouer. Hein. Et c'est tous des ils gros par, joueurs. Ils partiront ils... en vacances. Hein. Bah, alors qu'ils partent, ça veut dire qu'ils n'en ont, ils ont rien à péter de leur équipe nationale. Et là, ça serait encore plus triste. Mais il faut dire qu'ils gagnent y beaucoup moins en sélection qu'en club, généralement. Bah, 300 000 euros pour euh, allez, trois semaines Un de mois, compétition, ouais. pas, c'est pas... C'est pas mal payé hein. Je ouais, veux dire pas... moi je vois ce que je gagne pour un mois d'émission J'ai vite fait le calcul <rire> Tu gagnes combien toi A <rire> peu près euh, autour de zéro <rire> C'est sympa Et on va parler de cadeaux maintenant avec Kaufman C'est l'heure du combien ça coûte Juste après Willy William Le membre du collectif Métissé Là il est avec Chris Cab en duo Et le titre c'est Paris C'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio J'ai troqué ma voiture pour un vélo sur, sur rues bavé.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 Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam! Pam. Jack débarque sur Radio. Et on aura également un invité exceptionnel d'ici 20h. C'est MHD qui débarque. Et MHD a même un message pour nous. Laurence et Kaufmann vous êtes prêts à l'entendre Oui. Attention, c'est parti, MHD. Un message pour vous. Yo, yo, c'est MHD, David, Laurence, Kaufman. C'est la Champions League. Allez, ça débarque d'ici 20h pour ceux qui connaissent pas MHD. MHD, c'est ça. Et avant ça, on va gagner un peu de cadeau dans le combien ça coûte. J'ai un prix en tête et au 3044, vous allez devoir me dire à quoi correspond ce prix. Le et prix du jour. Décider. Ouais, le prix du jour c'est 113 euros 113 euros à quoi ça correspond allez-y au 3044 et autour de la table vous pouvez poser vos questions Laurence une question mmh, est-ce que c'est grand ou petit ou ça a une forme particulière oui ça a une forme particulière et on va dire que c'est plutôt grand allez-y au 3044 plutôt. autre question mmh, ça, ça tient dans la main ou pas du tout c'est transportable non, non c'est pas transportable ok ok est-ce qu'on utilise plus au travail ou à la maison très... oh, à la maison plus à la maison Le prix 113 euros à 30 -y 3044 pour gagner vos cadeaux, pack fun, jeux vidéo. À quoi correspond ce prix Kaufman, une question Oui, est-ce que ça sert à l'extérieur ou à l'intérieur euh, Ça sert à l'extérieur. D'accord. Et ça sert à la maison. Donc à l'extérieur de la maison. Eh oui, vous avez vu comment je mets bien les infos <rire> Autre question. Est-ce qu'on l'utilise plus en vacances Ouais, ça c'est un truc de vacances. Mais vacances d'été. Euh, vacances en hiver, euh, non. Ok. C'est très rare qu'on l'utilise en hiver. Est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec de l'eau Non. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur de cet objet. Est-ce que c'est en plastique Non, il faut mieux pas que ce soit en plastique. Sinon, ça va pas résister. Hein. Donc, ça se gonfle pas en fait. Non, ça se gonfle pas. D'accord. C'est déjà un objet qu'on achète comme ça. Et euh, est-ce qu'on le trouve par exemple dans une grande surface euh, normale Ouais, une, une belle grande surface quand même. C'est pas le petit euh, le petit carrefour du coin. Quoi. Ok. C'est vraiment la grande surface. Euh. Et ça se trouve partout On peut l'acheter partout Partout, partout, partout. Euh, non, il y a des magasins spécialisés pour ça on peut l'acheter quand même en grande surface Mais est-ce que c'est un produit spécialisé ou pas Ça fait partie des produits spécialisés Le numéro qui termine par 22 a trouvé la bonne réponse Bravo à lui Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux vidéo et vos packs fun 113 euros, c'est un objet qui sert à l'extérieur de la maison plutôt en été Autre question euh, Est-ce que c'est plus pour les jeunes ou pour les moins jeunes Comment ça se passe Pour tout le monde, pour tout le monde. Vraiment, c'est un truc de famille. Hein. Tout le monde peut l'utiliser ouais. ouais, ouais, tout le monde peut l'utiliser. Ok. Est-ce que c'est alimentaire Ça sert à l'alimentaire. C'est pas alimentaire, hein. Je cherche pas un truc alimentaire, mais ça sert à l'alimentaire. Ah, donc ça sert à cuisiner, en fait Ça sert à cuisiner. D'accord. On cherche quelque chose qui cherche, qui sert à cuisiner. En été, ça s'utilise dehors. Vous avez trouvé ou pas trop de la table Est-ce enfin. qu'on a besoin de charbon Oui, on a besoin de charbon. Bah oui, Entre okay. autres, on peut utiliser au gaz aussi par exemple. Non, C'est un train à vapeur quoi. <rire> si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044 pour gagner vos cadeaux pack fun. Je pense que vous avez trouvé un truc à charbon à l'extérieur de la maison en été. Je pense que ce soir vous allez en faire un, saucisse, merguez, tout ça est en rendez-vous. Je vous laisse exactement 4 minutes pour envoyer la bonne réponse au 3044. Et bah, bravo au numéro qui termine par 97. Et à trouver la bonne réponse. Nous on revient juste après Face et Jack avec Hey sur Fen Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. Quick Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Euh, déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce giant. Oh, giant comme le burger. Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux gourmande. Mmh. Quick Le goût faire plus. Quick pearl, pearl, pearl. Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, et on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ah ouais, <rire>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 Fun radio. Fun radio. ne veut plus de ton amour C'est que du fun, entre 17h et 20h. I see the look in your face telling me a story You don't have to be alone A lot to see you smiling Why you try to hide it?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 Et on va continuer avec Riab. C'est que du fun jusqu'à 20h, je suis entouré de Kaufman et Laurence et on a un invité exceptionnel d'ici quelques minutes. C'est MHD, tu connais MHD Ah bien sûr, c'est la Champions League. Ah c'est la Champions League et c'est aussi l'Afro Trap Partie 5. <musique> Il sera avec nous dans quelques secondes et surtout faites comme MHD Yo yo l'équipe c'est MHD, j'écoute c'est que du fun, genre fun radio C'est bien gentil MHD, merci à toi <rire> Et j'avais lancé un jeu il y a quelques secondes, c'était le combien ça coûte Le prix était de 113 euros, mais à quoi correspond ce prix J'accueille Stéphanie pour savoir, salut Stéphanie Salut, bonjour tout le monde, Salut Stéphanie, va Stéphanie Ça va Stéphanie Salut, salut, très bien, oui Alors tu fais quoi de beau aujourd'hui, t'es sur la route là non Ben, je vais finir le boulot okay. Donc, Je viens de rentrer à la maison Et sur euh, le chemin j'ai entendu votre, votre jeu Et j'ai répondu Très bien Stéphanie Et Stéphanie tu as répondu quoi oui. 113 euros c'est le prix de J'ai répondu barbecue Et on vérifie avec la machine C'est gagné bien Stéphanie Bravo, bravo. Ouais, Tu repars avec un pack fun C'est cadeau c'est pour nous On prend tes coordonnées dans quelques secondes Ok Merci beaucoup bien. Je peux faire une dédicace Mais vas-y fais une dédicace Stéphanie. Voilà, j'embrasse mes trois fils, Adriano, Antonino et Alberto Casmiro. on les embrasse avec ouais, toi. On les embrasse aussi, ouais. Bisous, Merci bisous. beaucoup. Bisous Stéphanie Bisous bisous, au revoir Allez, on prend ta coordonnée dans quelques secondes avant d'accueillir MHD, c'est le son de Riab qui débarque. Et y également le fun booty de Laurence pour savoir comment porter, euh, comment en fait euh, trouver ces bonnes lunettes qui nous vont bien. En les lunettes de soleil. Ouais exactement. C'est parfait pour le week-end, on en parle tout de suite. Prenez une bonne dose de fun.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 Tout l'été, Fun Radio, le son Dance Floor. Fun, fun.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 i got a friggin secret, everybody's saying Cause we don't give a damn about a plane Cause I'll be a freak until the day, until the dawn And we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood On against the lead Everybody sing Cause we don't give a damn About our things Cause I'll be a freak Until the day Until the day yeah. we get All through the night To the early Cara arrive sur Fun Radio. Mais maintenant, place au Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et on va parler de lunettes de soleil. Exactement, je vais vous aider en fait à bien choisir vos lunettes de soleil parce que en fait, la morphologie du visage influe beaucoup euh, sur notre choix. Et donc... Euh, Ok, et si on a un visage plutôt rond, alors on met quoi Plutôt rond, eh ben alors on va opter pour une forme plutôt rectangulaire, soit en papillon ou sinon c'est en ovale allongé pour vraiment euh, affiner le visage et lui donner plus de hauteur. Tout ok, simple. sur un visage plutôt carré Plutôt carré, bah ça sera aussi euh, des ova ovales, dotées euh, d'une fine monture pour en fait adoucir les traits du visage. OK, si on a un visage un peu en mode de triangle quoi, Pythagore et tout une compagnie, <rire> ça sera plutôt une monture fine avec euh, des verres plutôt rect rectangulaires, ovales ou ronds et ça va permettre en fait d'atténuer la finesse du menton. Et si c'est plutôt ovale Bah alors il euh, n'y a aucune restriction Vous mettez un peu ce que vous voulez Très bien ok Donc il n'y a pas de modèle en particulier Il n'y a les pas de modèle en particulier ils mal, Elles mettent ce qu'elles veulent et pour, les et pour les malvoyants C'est Les <rire> Une et Gilbert Montagné Ça convient très bien Pour l'été Dans le fun game On va parler de quoi Kaufman On va parler euh, des Pokémon Go Une nouvelle appli Qui vient de sortir sur Android okay. Et qui euh, n'est pas encore dispo En Belgique et en France Bien que si on chipote un peu On y arrive Qui crée euh, Qui sème plutôt La zizanie un peu partout dans le monde Très bien Il y aura le fun game qui débarque Et MHD sera notre invité Tout ça on en parle après Alessia Kara Wild Sings C'est le Son Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h C'est que du que du fun Up. It's been my story, it's never switched up And I never kissed up, said so the world And I got my... <laughs> I try to say I'm too loud Did my own thing, said so uh. the cool crowd Late nights with the music too loud I made it this far, the monster's I'm too proud. proud So if you don't like me, cause I'm in that route. I might be, I was raised in the land of hyphy. The world a little different as far as I see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 On continue avec Cachemire. Et on va parler du Fun Game avec Kaufman. Kaufman est prêt Oui Salut, ça mélange de français et d'anglais. <rire> La queue des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et quoi de beau Alors il y a une appli qui est sortie un peu partout dans le monde mais pas encore euh, partout en Europe qui est y une appli euh, Pokémon que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android ah. et à partir de ce moment-là vous partez à la chasse des Pokémon okay. La grosse différence c'est qu'il se trouve dans la rue un peu partout et donc vous êtes souvent collé le nez euh, bah, sur votre GSM et vous levez pas euh, forcément la tête et face à ce phénomène naissant, un commissariat a décidé de prendre les devants. Pourquoi Parce que le commissariat tout le monde s'arrêtait devant, rentrait dedans parce qu'il y avait des Pokéballs <rire> à capturer avec euh, son GSM. Donc, il y avait de plus en plus de monde et le commissariat a jugé bon eh ben, de mettre en garde en disant, écoutez, vous pouvez pas rentrer dans le commissariat de police euh, pour chercher votre Pokéball, allez ailleurs, parce que nous, on est là pour servir un petit peu les gens et euh, c'est vrai qu'un peu partout dans le monde, on remarque que bah, les Pokéballs sont souvent cachés aléatoirement, ce qui donne des choses assez comiques. Le jeu est assez sympa, on en reparlera pendant l'été dans le fun game, vous inquiétez pas, mais là, l'anecdote méritait d'être soulignée. Ah, C'est sympa, mais comment on, peut, on fait pour jouer Il faut télécharger Pokémon Go Ouais, Pokémon Go, mais là, elle n'est pas encore possible. Baby, See <laughs> 7h et 20h. Profitez. C'est que du fun sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing Marseillais Soprano. Mais avant le rappeur, Marseillais place un autre rappeur, rappeur parisien MHD. J'ai eu la chance de le rencontrer à Couleur Café le week-end dernier. Interview enregistrée, je vous en dire il n'est pas là, hein. il n'est pas en studio, on voit déjà des messages. Est-ce que je peux venir le voir Non, il n'est pas en studio, on a enregistré la séquence ce week-end à Couleur Café, il était en concert et on lui posait toutes les questions possibles et inimaginables et on commence avec une première partie MHD C'est que du fun, sur Fun Radio on est ensemble jusqu'à 20h, vous êtes prêts MHD MHD, pa pa pa pa Bon MHD, comment ça se passe à Bruxelles Ça va, ça va bien arriver et tout va bien, on a eu le temps de, de faire un petit tour on va aller comment c'était organisé, comment c'était placé et ça va pour l'instant tu connais bien Bruxelles, tu viens souvent, tu y passes des week-ends euh, À Bruxelles, je pense que ça va être la quatrième ou cinquième fois que je viens. Donc ça va, ouais. Raconte-nous le parcours de ta chambre d'hôtel à Montpellier à maintenant, parce que tout vient de la chambre d'hôtel à Montpellier. Ouais. C'est venu comment bah, Ça arrive avec euh, la vidéo freestyle que j'ai fait dans la chambre d'hôtel, Voilà que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Voilà Ça a commencé à prendre un peu d'ampleur sur les réseaux. Voilà, j'ai vu les demandes, il y avait des demandes de clips, du morceau que que j'avais posté. Mais forcément après mon retour de la course, bah j'ai fait le clip, j'ai fait, fait le morceau, j'ai balancé sur YouTube. Ça a fait le million de vues en si peu. Donc voilà, après je me suis, je me suis lancé directement dans, bah, dans la série triste à la Frotrappe. T'as 21 ans, t'es très jeune. Comment t'arrives à gérer la pression, les médias Pour l'instant moi dans ma tête euh, c'est posé, franchement c'est posé. Voilà. Je ne me, me dis pas que tout est gagné pour l'instant. Voilà, il reste. Euh, il y a encore un long chemin à faire. Voilà, c'est que le début. Donc pour l'instant, j'ai la tête sur les épaules et tout va bien pour l'instant. Mais tu te rends compte de la ferveur que ça peut avoir, que ce soit dans le, pour le foot avec les joueurs de foot qui reprennent ta chanson, le public, tout le monde te veut en ce moment, t'es le phénomène. Tu t'en rends compte ou pour toi c'est encore un peu abstrait, t'es encore dans une bulle un peu fermée Non, je suis dans ma bulle encore fermée, hein. je suis <rire> encore dans ma bulle. Voilà Malgré que j'ai fait, euh, fait des plateaux télé en direct, j'ai fait des radios, j'ai fait des, des showcase, séances des Voilà, Je suis toujours dans ma bulle, je pense que c'est mieux comme ça pour l'instant. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. La suite de l'interview avec Imagenet dans quelques secondes, mais maintenant, on va se faire un des meilleurs moments de la P Hour. s'appelle le Baby Blind et c'est avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans pi Hour avec Audrey sur Fun Radio. On sait que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de mots qui veulent rien dire et plein de fausses notes. C'est le baby blind sur Fun Radio. On fait des gros bisous à Seb de Wii aussi qui nous écoute. Et pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun Radio, il faut savoir qu'on est en direct du parking de Fun Radio. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti bien loin. On est juste <rire> au pied de l'immeuble. Mais c'était juste pour l'équipe de se faire un barbecue avec les auditeurs. Voilà. On va vous mettre les photos, tout ça, sur la page de l'émission. Il y en a plein qui sont venus. Et on a été à court de société. Les gars. On a plus de charbon que de saucisses. Ça, ça. Heureusement, ça, eh, on, on a retrouvé 4-5 saucisses qui traînaient, on est en train de les faire cuire. Chut, donc. 2, stagiaires. <rire> Allez, pendant ce temps-là, on va se faire un baby blind. Et comme il y a plein d'enfants qui sont venus, ça va les enfants ouais Et bien, on va faire le baby blind en live. Alors, c'est quoi ton petit prénom Florian. Florian, c'est toi qui vas va chanter aujourd'hui. Ouais. Et les auditeurs vont devoir essayer de retrouver l'artiste qui chante cette chanson. Si vous y arrivez, et eh ben, je vous file du pack fun. Vous envoyez vos réponses au 3044. Ladies C'est gentleman, c'est parti, c'est à toi. Un truc que as pas précisé, que du ah ouais, c'est vrai, pardon. Ah parce que lui, il veut faire un. Alors, il veut faire un. <rire> c'est son émission là. Il veut faire. Fini. Non, là, il m'a dit le baby blind. Je trouve ça déjà trop facile. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre de l'eau dans la bouche et je veux chanter la chanson. Donc, ok, on va faire un truc plus compliqué. Vas-y, bois, bois une gorgée, avale pas l'eau. Euh, ne, ne me crache pas dessus, non plus. Et euh, et vas-y, c'est parti, c'est à toi. <rire> On euh, mmh. en fait moi le mal yeah. la P-Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h20h sur France Radio. On revient avec MHD et le Saral le Salove d'ici 18h10 mais avant c'est Soprano. Monsieur avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes en mon lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheur.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 Le job s'habille plus en pada. Oh, oh, oh. Le job s'habille plus en pada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses faux Il n'a plus d'emprise sur le flot. Le qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. See <laughs> Allez, le son de l'été, c'est avec Kungs sur Fun Radio. Allez, bon courage, vous êtes dans les bouchons. Il est 18h, 18h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. La, la, la. En juillet, chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Les comptes épargnes ne rapportent plus rien. La situation économique reste toujours très compliquée, même qu'on évoque une crise analogue à celle de 2008 avec les banques italiennes en faillite amplifiée et accélérée par le Brexit. Bref, ce n'est pas la gloire. Et du coup, bah, le Belge, comme tout un chacun, s'intéresse à ce qu'on appelle les valeurs terrorisme, vu que c'est un petit peu le sujet phare du moment. Mais il va aussi être question de la Russie et du déploiement d'un bataillon international de 4000 hommes dans les Pays-Baltes et en Pologne, voisins de Moscou. Une réponse de l'OTAN aux intimidations du président Poutine, notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014, que les Occidentaux n'ont toujours pas avalé. Le bilan du terrible attentat de dimanche dernier dans une rue commerçante de Bagdad en Irak. Ce bilan donc a encore été revu à la hausse puisqu'on parle aujourd'hui de 292 morts. C'est l'attentat le plus meurtrier qui se soit jamais produit dans ce pays. Il y en a pourtant vu d'autres, mais visiblement, Daesh n'est pas rassasié pour autant puisque des membres de l'État islamique ont attaqué la nuit dernière un mausolée chiite au nord de la capitale irakienne faisant 30 morts selon les forces de sécurité. Après des tirs de mortier, deux kamikazes ont pénétré dans le mausolée, y ont ouvert le feu puis se sont fait exploser sur un marché tout proche. Je rappelle que l'ancien président des États-Unis, George Bush, a osé affirmer avant-hier que le monde se portait mieux depuis que le dictateur Saddam Hussein avait été dégommé. Des propos qui vaut peut-être mieux éviter de rapporter aux familles des victimes. Hein. Enfin en athlétisme, saluons la performance du Belge Thomas van der Platzen, sacré champion d'Europe du décathlon à Amsterdam. C'est bien qu'on peut affirmer qu'il est le meilleur athlète du vieux continent, ou en tout cas le plus complet, parce que le décathlon, bah, ce sont quand même dix disciplines très différentes qu'il faut maîtriser. Une performance qui vaut également sa qualification pour les Jeux olympiques de Rio le mois prochain. Rappelons aussi qu'il y a à peine deux ans, ce garçon avait contracté un cancer des testicules dont il est venu à bout. La plus belle victoire, sans doute. Bon radio. Bon radio. Avant l'interview des d'MHD, le Saral le Salove, la météo, Carlo ah, Il va faire beau ce week-end, vraiment ah. très très beau, près de 30 degrés, et profitez-en un max, parce qu'à partir de lundi, ce sera déjà très différent. Voilà, on se retrouve dans une heure, je vous laisse en compagnie de David et du son de Kung's. salut Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasrables. Créfelle. Les meilleurs prix, service prix. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready yeah. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Fun Suivez Fun Radio. Le son d'Encelor. C'est que du fun. 17h20h sur Fun Radio. Avec la grosse voix de fatman Scoop. Et avant MHD, c'est l'heure du Saral Salo et on va commencer par le love de Kaufman. Oui, j'ai adoré quelque chose qui s'est passé sur dans la sphère, donc sur Twitter. Ouais. Vous savez que la NASA a plusieurs comptes Twitter et l'un d'eux s'est fait pirater. Ok, Alors, compte... comment Bah un compte qui a 600 000 abonnés, bah ouais. il a été piraté. Euh, généralement, les, les gens reçoivent via ce compte-là des nouvelles du ciel, des photos du télescope, ouais. Hubble. Okay. Et là, ils ont droit à une bien jolie paire, paire de fesses. Ouais, ça. <rire> si, ils qui, ont vu la Lune Oui, c'est ça, <rire> qui, qui a été posté sur le Twitter euh, donc de la NASA. Une planète que les internautes ont sans doute dû apprécier. Moi, je me suis dit, c'est un, un piratage gentil, tu vois, c'est pas sûr. très agressif. Et puis, ils ont repris le contrôle de leur compte. Moi, j'avais juste un petit clin d'œil. J'ai aussi levé. Euh, ce fessier voilà ouais, t'as tweeté aussi hein J'ai retweeté. <rire> Faut le retweeter il a tout fait. Envoyer un message privé. Kaufman, il est attaqué. Allez, le sarral de Laurence. Mais moi, ce qui m'a fait râler, c'est la décision que va peut-être prendre l'UEFA. Donc, l'UEFA, c'est euh, l'organisation euh, qui organise euh, toutes les compétitions européennes pour le foot. Et ouais. donc, ils ont décidé. la Ligue des Champions. Ouais, voilà ça. Et donc, ils vont peut-être décider d'interdire euh, l'accès euh, des, des bébés, en fait, des joueurs euh, sur la pelouse. Parce qu'ils estiment que, voilà, c'est pas euh, une fête de famille, que c'est des compétitions officielles. Et surtout pour une question de sécurité. Et moi, ça m'a fait râler. Parce que, voilà, Ça reste quand même beaucoup trop mimi quand on voit euh, tous les joueurs de foot célébrer euh, leur victoire avec leurs enfants et aussi bah ça amène aussi un côté humain je trouve à la compétition et aux joueurs donc ça m'a oui. fait un peu râler quand même. Mais c'est pas un parc d'attraction aussi. Mais oui mais c'est mimi de les voir euh, les... comme non, ça qu'on va dire. Non les mais bébés bah, moi, en je... tribune. Moi je trouve ça trop mimi. <rire> allez la suite avec MHD en interview la deuxième partie de l'interview je l'ai croisé le week-end dernier à Couleur Café et l'interview elle débarque départ juste après Fatman scoop sur Fun Radio c'est que du fun jusqu'à 20h allez monter le son ça fait du bien ça. Yeah Base drop, bass drop, out, out, out Pick it up, pick it up, pick it up Let's go, let's, let's go, go.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 Il va la suivre avec Dimitri Vegas et Light Mike. C'est que du fun jusqu'à 20h. Je m'appelle David. Autour de moi, il y a Kaufman, le spécialiste jeux vidéo. Il y a oui. Laurence qui s'occupe plus de la beauté. Oui. Il y a également encore le fun game, Kaufman. Bien sûr. On va vous donner un bon tuyau pour recevoir un jeu PC gratos. Et tout ça, c'est à nos frais. C'est que, c'est cadeau et c'est que du fun. <rire> Magnifique. MHD est en interview. Je vous le passe dans quelques secondes. Restez branchés. Mais il y aura également des places pour Aventure Park. Aventure Park, c'est quoi, Laurence? Alors avant ah, tu c'est un parc où on reste accroché dans des arbres. Ouais. Je pas jamais été. <rire> Mais euh, voilà. ça c'est de la C'est de la 15 voilà. parcours, pour petits et grands, on peut y aller en famille, il y a pas de souci. Je vous offre des places dans quelques minutes maintenant. Place à MHD, la Champions League. Pour ceux qui ne connaissent pas MHD, c'est possible. Et oui ça arrive. Et ben MHD, c'est ça. Et MHD, était avec moi Couleur Café le week-end dernier Je vous propose d'écouter son interview C'est parti, c'est que du fun jusqu'à 20h D'où te vient le papa pa Ça c'est mes ambiances En fait, généralement, avant de faire mes morceaux Je commence toujours par faire mes ambiances Ok. faire les papa pa Tout ce qui va avec Et ça c'est ce qui va me diriger vers le flow Je sais pas pourquoi, mais je perds toujours comme ça Avant de faire le morceau, je vous enregistre d'abord les ambiances Et j'écoute l'astro avec les ambiances, ça me, ça me met plus à l'aise. Il y a un autre phénomène dans le rap, c'est Jul, tu écoutes, qu'est-ce que t'en penses Que Jul, ouais, Jules, ouais, bah ça j'écoute du Jul. Ambiance totale. Ambiance totale du bah C'est pas dans mon téléphone, euh, ça passe en chicha, ça passe en boîte, ça passe partout. Ouais, ça, ça, le travail qu'il fait, forcément, ça me plaît, ça me plaît bien. C'est un Marseillais. En plus, toi, t'es parisien, t'es pour Paris. Lui, il est pour Marseille, qui a un peu les deux grandes rivalités. Un peu comme un Derlick Standard ici en Belgique. Euh, et pourtant, t'aimes bien quand même, Jules. C'est la rivalité, c'est dans le foot, mais pas dans la musique. La musique, euh, on est tous ensemble dans la, dans la musique. En Marseillais, je peux écouter du Alonso, je peux écouter du J'écoute, euh, euh, Moi, j'écoute de tout. J'écoute de tout, il n'y a, y a pas de rivalité dans la musique. qui est peut-être dans le foot, ouais, ça se fait une petite guerre... Euh, Mais c'est une petite guerre amicale, c'est pas une guerre genre en mode ennemi pour de vrai. Là voilà, c'est juste une rivalité, une rivalité au niveau du sport, mais sinon, s'il y a un, si y un marseillais qui fait du bon son, moi j'écoute, y franchement j'écoute de tout. Donc un featuring avec lui c'est possible Ouais bien sûr, pourquoi pas. Ça fait partie des projets ou pas du tout Non, pour l'instant non, pour l'instant non, il y y n'y a rien de concret. Là, je me consacre plus à, à cette fin d'année, à continuer, à continuer les festivals, les concerts, les showcases. Et ensuite, on va voir comment on va enchaîner sur le deuxième projet. Peut-être. Ou pas même. On ne sait pas encore. Donc euh, les projets, pour l'instant, ça reste que les tournées et festivals. L'album qui va continuer forcément avec les sorties sûrement de d'autres tingles, c'est ça Ouais, peut-être. Je ne sais pas encore. En fait, je ne sais pas même si continuer la musique ou je ne sais pas encore. On va voir arrêter la musique après te dire j'ai fait un album ça a marché peut-être que ouais ma vie c'est peut-être pas la musique ah, je sais pas on sait pas de quoi il fait euh, de quoi il fait demain voilà. peut-être que demain je vais avoir une, une autre opportunité dans, dans un autre domaine ou je sais pas en fait moi je suis quelqu'un de lunatique moi je le change du jour au lendemain peut-être que là je suis bien dans la musique mais demain je serais serai plus bien trop à l'aise donc on sait pas mais dans ta tête tu penses déjà à te dire peut-être que demain j'arrête la musique peut-être qu'en 2017 c'est fini la musique j'en ferai pas Non, même pas, mais c'est bien de laisser un petit suspense comme ça. C'est bien de laisser un petit suspense. Si on dévoile tout directement, bah le public il va trop attendre. Et voilà, c'est jamais c'est jamais bon pour soi. Donc voilà, je préfère laisser le suspense. Peut-être qu'il y a un album qui va tomber comme ça au hasard, sans, sans être annoncé. Je sais pas. Mais tu le prépares forcément. Toi-même, -toi tu sais. Moi, je sais. Mais les gens le savent pas. <rire> tout l'été...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 Fois, Salut, mon Dis, pourquoi est-ce que tu vis ta voiture Ben, pour faire de la place. Ah, oh, tu pars en vacances Non, parce que chez Gamma, ce dimanche, on reçoit un coffre gammaïque. Et il y a 15% de réduction sur tout ce qui entre dedans. Ah, comme ça, tu fais de la place dans ton coffre pour le coffre. Oui. Il aura bien une petite place pour moi aussi, hein, que j'aille avec toi. Euh, Gamma. Ce dimanche 10 juillet, Gamma est ouvert. Profitez de 15% de réduction sur tout ce qui rentre dans votre coffre Gammaïque. Condition dans votre dépliant et sur Gamma.be. <rire> fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Leçon. Tes mots que j'aime, ceux que je déteste Certes que tu glisses, rien que pour me tester Tes mots du début et ceux de la fin Des plus vicieux et les plus malins Il court, il court, le bruit de ses mots Il court, il court Ambigu sans ses échos Il court, il court, ravage tout sur son passage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 et au calme sur Fun Radio. KLM, C'est que du fun entre 17h et 20h. Découverte Fun Radio. La nouveauté Fun Radio avec la chanteuse néerlandaise Eva Simons. C'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. Oh Jeunesse Blue. Et c'est le moment de jouer Pour gagner vos places Pour Aventure Park Aventure Park C'est le parc d'acrobranche, Plus de 15 parcours Pour petits et grands Vous pouvez y aller en famille Kaufman tu confirmes Tu l'as déjà vu Oui tout à fait Grand, petit Grand, euh... petit Bon, maintenant, pour les papis, je sais pas. Mais euh, oui en famille, c'est très tranquille. sympa. Très, très sympa. Pour gagner vos places, deux places à vous offrir. J'ai deux places. Vous pouvez y aller avec quelqu'un. C'est très simple. Il suffit de reconnaître un générique. Vous m'envoyez Aventure plus le nom du générique au 6322. Aventure plus le nom du générique au 6322. Et je vous propose de découvrir le générique maintenant. Bon, c'est assez simple, hein, ouais, quand même. Oui. Laurence a trouvé Bah oui, c'est mon dessin de mes préférés. Ah, ok. Et Kaufman Oui, c'est le truc qui se passe à Springfield. Ah, moi, je connais pas du tout. Écoute-moi, ce truc-là, je le connais de nom, bien évidemment, mais j'ai pas regardé un épisode en entier. Honte sur toi. Monsieur ouais. Burns, Homer, ah, ça, je connais. Marthe, ah, Lisa, ouais. vrai. Marge. Ils ont une particularité, en plus, les personnages. Hein. Donc, ouais. allez-y, envoyez le nom de ce générique en mettant Aventure avant. Aventure plus le nom du générique au 6322 pour gagner vos places pour Aventure Park. Deux places pour aller vous amuser pendant ce week-end, peut-être, Euh, dans le parc d'Acrobranche, 15 parcours différents Pour petits et grands Je prends un gagnant juste après Jonas Blue avec Perfect Stronger si on est en direct jusqu'à 20h C'est que Diffent sur Fun Radio Moi je m'appelle David, je suis entouré de Laurence Et de Kaufman. Like I'm not wasting your time, I'm not playing no game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 feeling this way There's so much we can't explain Maybe we're helping each other escape I'm with you Who knows the secret tomorrow will home We don't really need to know Cause she here with me now I don't want you to go Get with me now, I don't want you to go. Maybe when. See the girl with the big tic tac, she give me the gimme the head to the floor, girl. Gimme the gimme the then over, girl. And give me the gimme the straight down to the ground size seismic activity. Spin round me, girl. And give me the gimme the top wine, girl. And give me the gimme the body look fine, girl. Gimme the gimme the coming out. We're some time, girl. Gimme the gimme the body look good, girl. You ever be winning it Turn it top right, girl. You never be it. take up your body, cause You're in your element. I'm a permanent resident. take your body, come and love, or spinning it. Motate your body, come and love, or spinning it. Motate your body, come and love, or spinning it. Make the trumpets blow. Avec le chanteur canadien Drake Avant de vous proposer le topito du jour Le top 5 des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé J'avais lancé un jeu pour gagner vos places Pour Aventure Park Le but est très simple, fallait reconnaître ce générique là Et j'accueille Zach Salut Zach Salut les gars, salut toute l'équipe! Salut Zach! Comment ça va bien Zach? Ça va et toi? Non, impeccable, bien. impeccable. Tu fais quoi de beau aujourd'hui Zach? Là bah aujourd'hui je me balade. Très bien. donc voilà. Tu te balades du quel Merci. côté? Côté Hucle? Non, là je, je me balade aujourd'hui, là je lance en voiture, je vais du côté de droite de boss. Très bien, fais gaffe, il y a des travaux, hein, donc par là. Il ouais, n'y a ouais, plus ouais, que parfait. deux voies, de trois, donc fais gaffe. Moi j'ai galéré toute, toute, la, toute la matinée <rire> sur ce truc là. Donc fais gaffe, t'as proposé quoi pour le générique, mon cher Zach? Les Simpsons Les Simpsons, attention la machine va te répondre pour savoir si tu as gagné Belle yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bravo Zach, c'est la bonne réponse Bravo, Dénial, euh, merci beaucoup, bravo tu repars avec deux places pour aller à l'Aventure Park Tu vas y aller avec qui oh bonjour, hein, avec un pote On Avec verra. un pote, très bien sorti entre potes ce week-end peut-être Toi, pour le euh, parc d'Acrobranche Et bonne soirée Zach Merci, bonne soirée les gars salut salut, salut. Salut. ciao Ciao Allez, on va passer maintenant au Topito, le top 5 des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé. Et on va commencer par le cinquième position, le pain de mie. La farine du pain de mie est sans fibres. Or, les fibres, c'est la vie. Enfin, c'est surtout de la vitamine B. Donc surtout, surtout, on arrête cette saleté d'ultra sucré de pain de mie. Qui en mange autour de la table non, non, personne. ne -man. mange que la mie. Ah ouais Dans le pain de mie. Oui, forcément. Ouais. Et t'en manges le matin Non, non, pas du tout. Tu manges quoi le matin Rien du tout. Rien. Tu non. manges. Alors ah, ça, c'est pas bon pas pour bien. la santé, Kaufman. C'est pas grave. Il faut manger le matin. Mais je me rattrape tout le reste de la journée. <rire> ça je sais. En quatrième position des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé, il y a les sushis. et oui, non. on croit que c'est bon équilibré, mais non, c'est trois fois plus calorique qu'un McDo. Les non, sushis non, non, Mais non. Non, non, non. Je te jure que si. Non, c'est ce qui s'appelle le phénomène de bombe calorique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calories en un coup, mais dans le sens, c'est pas, pas plus calorique qu'un McDo. Ça, pas ça vrai. dépend parce que les poissons gras utilisés dans les restaurants, des fois, sont susceptibles de, de, de contenir en plus du mercure, donc c'est très dangereux de manger des sushis. Je te conseille pas. Ouais. Bon, alors en même temps, manger un peu de mercure, tu t'es branché comme une pile toute la journée. <rire> c'est ça. En troisième position, les cornichons. Eh oui, les cornichons, c'est très bon, les cornichons, mais c'est le liquide qui avec qui est pas bon. Ah, donc, comme okay. euh, ils sont plongés dans le liquide, ça rend le cornichon un peu moins bon. En même temps, qui s'amuse à boire le liquide du cornichon <rire> Non, mais comme ils sont plongés dedans, c'est fait que le cornichon a perdu un peu de De sa, de sa vitamine et c'est pas très bon pour la santé d'accord deuxième position les céréales c'est pas bien les céréales qui en mange autour de la table aussi non, personne personne moi un petit peu ouais. ah voilà c'est pas très bon parce que ça fait grossir en fait non ça mais t'as fait des quoi de me faire passer un sale week-end mais Non mais <rire> je te dis les aller manger un un, un sushis au concombre <rire> avec des céréales c'est mort et en première position ça va pas te faire plaisir Kaufman c'est les jus de fruits pareil les jus de fruits c'est pas bon pour la santé parce que les fruits ont tout perdu de leurs vitamines une fois qu'ils sont mis dans, dans la bouteille en fait c'est que du sucre en fait ouais, c'est que du sucre donc oui. pas de jus de fruits que de l'eau les amis ok Kaufman tu mais retiens éc ça écoute euh, tu m'as complètement déprimé <rire> tu manger quoi ce week-end bah je Euh, ben Rien du tout <rire> Allez on aura le fun game dans quelques secondes On va parler d'eux On va vous offrir un jeu gratuitement Il suffit de nous écouter Et puis vous, si vous aimez jouer sur PC Et eh ben c'est gagné Parfait on en parle juste après Drake le chanteur canadien Avec One Dance sur Fun Radio C'est que du fun on est ensemble jusqu'à 20h Ah la publicité radio c'est formidable Dans la publicité radio il y a plein de chouettes sons qui font vendre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 Alors surfez sur Ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super canons. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Allez, prêt pour un marathon de soldes Chez Decathlon et sur Decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non non, euh, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu tu veux du lait dans ton café, Nico Euh, et toi, x euh, Alex C'est Alex, hein Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be slash control. Proximus. Infiniment proche. Hello, party people! Nous, c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde une Suédoise. David Keita, I love you. <rire> Et si on appelait genre Adriana? Oh ouais? Oh ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh Elles font toutes ça, les filles en festival, non? Euh, tu crois? Bah ouais. ouais, ok, ok, ouais. <rire> Préfère le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto-surprise. Fun Radio. Fun Radio. Surfun, surfun radio. Tu auras le pourquoi du comment et la question du jour c'est Laurence En fait, je me suis demandé si on pouvait vraiment mourir de peur. Non, on peut pas mourir au sens de peur. C'est vrai. Là, tu verras. Ah ok, la réponse tout à l'heure. Il y a aussi le fun game. Est-ce qu'on est prêt Kaufman au niveau du fun game Toujours. Scoot toujours. On va parler de quoi On parlera d'un cadeau jeu vidéo offert par Ubisoft et vous pourrez. Euh... Si vous le désirez, bah téléchargez un jeu gratuitement pour euh, votre PC. Mais n'oubliez pas quand même de venir faire un tour dans les 19 magasins. C'est <rire> <dans> <rire> <Nicolas de PC. rire> Bien fait. Allez, maintenant, c'est la radio qui le contrôle. <rire> on écoute les autres radios. On repère les erreurs. Et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Allez, cap sur une spéciale invité et vivacité. L'animatrice lance Jean-Marc. Mais Jean-Marc répond pas. Il doit sûrement faire une pause pipi, Jean-Marc. 15h et un peu plus de 3 minutes, c'est parti pour le printemps grandeur nature. Vous êtes en direct de la panne, Jean-Marc euh, de Sœur. Ah Jean-Marc. Il n'est pas là. <rire> Jean-Marc, il n'est pas là. Il y a un vrai souci d'invité chez Vivacité, il n'arrive pas à se parler. Avec les journaux du groupe Sud Presse, avec Vivacité. Bonjour Jonathan Delicourt. Ah mince. Jonathan, bonjour. Bonjour. Il ne dit pas Bonjour. Malpoli, celui-ci. Vous nous entendez, Jonathan Je ne crois pas, non. Non, il t'aurait répondu. <rire> Alors, on a un petit souci avec les, les téléphones. Il a mis du temps s'en apercevoir qu'il y avait un petit souci. Et ça arrive vraiment très souvent sur Vivacité. On va parler de musique tout de suite sur Vivacité avec Tony Carrera, qui est mon invité dans le 5 à 7. Bonsoir, Tony. Mmh. Tony, est-ce que vous êtes là Non, non. On va voir Tony dans un instant. Tony Carrera, qui n'est pas encore au téléphone avec nous. Tony Carrera, vous êtes là Bonsoir, Tony Bonjour Ah, il était là, enfin <rire> Allez, maintenant, place au Fun Game, l'actualité des jeux vidéo. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Allez, Kaufman Oui, c'est carrément le bon tuyau de ce vendredi 8 juillet qu'on va vous filer. C'est un tuyau en or, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais Ubisoft fête ses 30 ans d'existence cette année, et euh, à cette occasion, la société a débuté le mois dernier, une opération durant laquelle un jeu sera rendu gratuit sur PC tous les mois, oh, jusqu'à la fin de l'année. Ce mois-ci, c'est Splinter Cell qui s'y colle Puisqu'à partir du 13 juillet prochain Les joueurs pourront ainsi à nouveau Ou bien découvrir l'une des licences Les plus populaires, populaires pardon, de l'éditeur français ouais. Et qui a largement contribué à rendre le genre infiltration Donc euh, vraiment être le plus discret possible Pour aller surprendre l'ennemi Au début des années 2000, pour ce faire Vous rendez sur le site Ubisoft.fr à partir du 13 juillet Et là on vous explique comment faire Pour avoir euh, bah, ce jeu totalement gratuitement sur votre PC Mais Tout le monde peut l'avoir Exactement donc. Comment ils se Puisque C'est un, un jeu qui a une quinzaine ouais, d'années donc, bon. donc voilà c'est un jeu Il y a eu d'autres épisodes entre temps Et puis là ils ont décidé de faire plaisir à leur, à leur personne Comme ça tous les mois comme ça tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Ah, oh, sympa, ça vraiment un cadeau de Noël bien avant l'heure. Quand Noël, ils vont faire ça. Le tuyau était en or, je l'avis. Ah oui, Derek <rire> Hoffman, si tu as tuyaux comme ça, n'hésite pas. Oui. Et dans le troisième, on va parler de quoi et plutôt on un parle... cadeau On parlera euh, d'un cadeau qu'on a à vous offrir puisqu'on vous offrira comme hier, soit un jeu PlayStation 4, soit un jeu Xbox One. On essaiera de vous faire découvrir. Ce sera un peu plus compliqué, mais quand même, ce sera très abordable puisque c'est l'un des grands succès de l'année. On essaiera donc de vous faire découvrir le, le... le héros d'un jeu vidéo. Voilà, ok. Qui est dit. Très bien, on en parle juste... Après Clean Bandit, tu y auras également un jeu du blackjack pour vous inscrire. Vous envoyez jeu au 30 44. J'attends vos SMS. C'est parti. Clean Bandit, c'est que du fun sur Fun Radio jusqu'à 20h. They were falling in slow motion And they brought me to my knees, oh You're holding me, toning me, holding my brain I Turn out the light and now all of the maze Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you want to put me through the pain But may it me with doubt And I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain Allez, place à Justine Timber sur Fun Radio qui arrive, on va jouer au Blackjack pour vous inscrire, vous envoyer jeu au 3044, on a des jeux vidéo et des packs fun à vous faire gagner, il y aura également le pourquoi du comment et la question du jour Alors je me suis demandé si on pouvait vraiment mourir de peur au sens littéral du terme Ok, on aura la réponse dans quelques minutes euh ouais. alors <rire> Kaufman pour le fun game On vous fera gagner un jeu vidéo comme on vient de vous le dire, un jeu Playstation 4 ou Xbox One c'est vous qui décidez et c'est nous qui offrons Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je m'appelle David il y a Kaufman, il y a Laurence et tout le reste de l'année vous avez pu entendre la Hour avec Audrey. Fab et Sandro, et on va s'écouter un meilleur moment où un glacier est venu les voir en direct dans l'émission La Pioeur qui sera de retour juste après les vacances. Écoutez. Ça s'est passé dans la P Hour Avec Audrey sur Fun Radio Écoutez-moi ça quoi On a dit tout à l'heure Que notre plus grand rêve C'était d'avoir une glace en studio Parce que et Même les jours de pont On reste avec vous On est en direct sur Fun Radio Et il y a un auditeur énorme. Mais genre Qui a fait la route Avec son camion à glace Il est sur le parking De Fun Radio les gars On va faire l'émission Du coup encore une fois depuis plus parking J'adore Et du coup Vous entendez qu'il manque Quelqu'un dans le studio Parce que dès qu'on parle de bouffe Il y en a un qui court plus vite Que les autres C'est Fab <rire> hey, Fab. Ah, je suis déjà en bas les gars Et alors <rire> l'arnaque. Je crois que le camion aurait bloqué le camion. Mais vas-y, c'est énorme, comment il s'appelle, l'auditeur ah, C'est euh, Ivano qui est là avec nous. Salut Ivano. Merci d'être venu, déjà, c'est super sympa. Euh, oh, le camion, il est tout beau. Non, il y a plein de goûts, c'est chouette. C'est ce que je vous ramène. Génial. Bon, et attends, passe-moi, Ivano, deux secondes, que je lui dis Alors, merci. pas merci. Ah oh, bah du méthone, attends. Eh, hey, mais qui remette la musique J'aime bien, moi, la musique des camions de glace, c'est cool. Allô <rire> Ivano, t'es énorme T'es devenu mon nouveau meilleur ami. Franchement, on t'applaudit merci. Ivano Bon, eh, hey, c'est énorme. T'es venu jusque sur le parking de Fun Radio, quoi. Ouais. T'es trop un dieu, franchement. On t'aime. On t'aime. Pour te tes kiffe, boules. On te love, ouais. Moi Sois, aussi je vous aime. Toutes tes boules, tous les goûts. Ivano, <rire> <rire> on peut faire notre commande en direct euh, Vas-y. Bon, alors moi, ce sera une boule vanille, spéculose et chocolat, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que t'as du spéculose euh... Ouais, j'ai dit spéculoze. Ouais. Ah bah voilà, Bah écoute ce que t'as. Ah Mets-moi les boules dans le mais paquet. Attends, et je... Oui. <rire> je, vais, je vais te passer le téléphone, comme ça je peux faire les glaces. D'accord. Eh eh, euh, attends, attends, attends. Moi ça. Non, t'as sera... trop, t'auras rien du tout. Bah si, moi c'est euh, pistache euh, <rire> chocolat, ça va. Bah tu sais quoi Et hey, on va descendre, on va écouter, euh, on va écouter Klingande Et alors, et euh... eh, remets la musique. Euh, Ivano fais-moi rêver. -y. Ouais. J'adore la musique. Non, du marchand je, viens, je viens de me faire engueuler par une madame. Bah j'avais mis la musique. On, on s'en fout. Mais on s'en fout. On va faire question de glace, on fait ce qu'on veut. Vas-y, remets. Vas-y, remets. Ivanov, vas-y. Ah, non, non, non, non. Ivano, Ray. Ray. <rire> Ivano, Ivano, oh, oui. Ivano Allô, allô, allô Bon alors les gars, qu'est-ce que je vous ramène Bon, alors moi ce sera une boule vanille, spéculose et, euh, et chocolat Voilà Et puis. Ça sans... c'est plus une boule, hein ça c'est trois boules déjà <rire> Ouais, mais ça fait une grosse boule, tu <rire> vois ce que je veux dire Bon, tu eh, on ouais, va ouais, venir donc... faire notre commande en bas, là Au pied de la radio, sur le parking en direct C'est juste énorme, le gars est venu <rire> jusqu'ici, j'en reviens pas Il a réalisé mon plus grand... Yeah vrai. La P Hour, avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h20h sur sa Radio Fun Radio. Fun. La, la, la. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition Ego, la cuisine de ma vie Fun. Les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Salut David, salut à tous, nos parlementaires ont voté il y a quelque temps déjà le relèvement de l'âge de la pension à 67 ans Mais ils l'ont voté pour nous, hein, pas pour eux, où l'âge de la retraite est de 62 ans Hier une réunion a eu lieu entre les présidents des sept parlements de Belgique histoire d'évoquer le sujet et d'harmoniser les choses donc de relever l'âge de la pension à 67 ans pour nos représentants également mais cette réunion n'a pas permis d'aboutir à un accord à cause d'André Antoine le président du Parlement wallon qui veut aussi autoriser d'autres choses faut savoir que le Parlement wallon est le seul qui interdise aux députés de cumuler leur siège avec un mandat local et du coup bah, la pension de ces gens est plus basse que celle de leurs collègues des autres parlements André Antoine souhaite donc qu'on mettre fin à cette cruelle injustice. Quant à la NVA, elle en profite pour critiquer une nouvelle fois les francophones qui essaient de tout ralentir de manière sournoise en chargeant la barque, tenu par le chef de groupe NVA Peter de Rover dans plusieurs journaux flamands. Les chauffeurs routiers ont régulièrement tendance à râler, notamment depuis l'entrée en vigueur des péages sur nos routes, et puisqu'ils risquent de ne pas leur faire plaisir non plus, c'est d'apprendre que les amendes seront bientôt bien plus salées pour les chauffeurs empruntant des routes qui leur sont interdites en raison du poids de leur véhicule. C'est vrai que À l'heure actuelle, cette amende est du genre Rikiki, 50 malheureux euros. Bah ça pourrait grimper jusqu'à 3000 quand la Chambre aura adopté ce texte en séance plénière. Une mesure qui devrait entrer en vigueur dès la fin de l'année. En principe, les déficits publics des pays membres de l'Union Européenne ne doivent pas dépasser les 3% du PIB, le produit intérieur brut. Sinon, là aussi, il est question d'amende à payer. mais ce fait que les déficits publics de l'Espagne et du Portugal sont supérieurs à ces limites. Et les deux pays pourraient être les premiers à être sanctionnés. -à ça dit, ça c'est de la théorie, hein, parce qu'en pratique, on constate que les pays qui franchissent la ligne Rouge ne sont pas sanctionnés. Sinon, ça ferait plusieurs années de suite que la France devrait douiller. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, a d'ailleurs... Officiel de Fun Radio. Les les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. C'est que du fun. 17h20h sur Fun Radio. I got this feeling. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.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 C'est Martin Solveig! Ça arrive dans quelques minutes avec le pourquoi, du comment et la question du jour, Laurence. C'est est-ce qu'on peut vraiment mourir de peur? Oui, à mon avis, c'est possible. Si tu poses la question, ça va déjà dire que c'est possible. Mais avant, on va jouer au jeu du blackjack avec Jonathan qui est avec nous. Salut, Jonathan, ça va? Salut, David, salut l'équipe! Ça va bien? Ça va bien, John? Très bien, et vous Oui, impeccable. Kaufman, ça va Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Ne souffle pas trop, quand même, Jonathan, dans ton téléphone, là, parce que j'ai l'impression que tu respires comme un bœuf, donc euh... ça va Oui, excuse-moi. Non, tu comme un bœuf. Pas... <rire> <rire> oui, on dit des bœufs et un bœuf, ouais. excusez-moi. Je n'ai euh... pas été en cours de français, moi, <rire> c'est pour ça. Allez, le jeu du Blackjack, le principe est simple je dévoile des cartes une par une, et pour dévoiler une carte, tu qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu tombes sur 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo, ok Ok T'es prêt Jonathan Première carte Jonathan c'est un 6 On continue Bah oui Bah oui forcément euh, Deuxième carte C'est un 5 ça Attends fait 11. je fais le calcul Ça ouais, fait 11, 11. <rire> <rire> C'est pas le calcul <rire> pas le le calcul Ça fait 11 on continue euh, La prochaine carte J'ai 9% en maths donc je suis pas très fort <rire> La prochaine carte est un 2 ça fait 13 On continue toujours euh, euh ouais Allez on continue T'es prêt Pour dévoiler une carte Pardon. La prochaine carte, c'est encore un 6. Nous sommes donc... À 19. 19. Pour l'instant, c'est un pack fun ouais. pour toi, Jonathan. Mais tu peux tenter la carte qui te fait gagner un jeu vidéo. Il te faut un 2. C'est risqué, hein, quand même. Ah ouais, mais si j'ai je au-dessus, je suis... Non. Ah, t'es mort. T'es dead. Est-ce que t'as ouais. le goût du risque, Jonathan C'est ça, la vie. Hein. <rire> parfois, ça tient à rien. Ouais. <rire> non, tu sais quoi, non, non. Tu préfères t'arrêter là Mais vas-y, prends ouais. encore une carte. T'es sûr Pour le plaisir. Alors, non, Jonathan... Là, tu sais quoi Euh... Attends, je sais pas je <rire> Tu l'as embrouillé, Kaufman <rire> Je me Kaufman m'a poussé un petit peu... Allez, 5, 4, 3, 2, 1... Ta décision, Jonathan Ouais c'est bon je laisse euh, je prends pas je prends pas Tu prends pas ah, la carte et bah tu gagnes un pack fun déjà Jonathan c'est très bien bravo Jonathan Bravo Merci. Et la carte je vais quand même te la dire la carte hein, parce que comme ça tu vas pas euh, avoir de regrets ou peut-être peut avoir des regrets C'était un 2 et demi donc La prochaine carte je viens je crois Kaufman Attends je vais changer de carte La prochaine carte c'était un 4 donc t'as bien fait Jonathan bravo à toi Bien oui. joué Jonathan Bien joué bien Merci. joué Jonathan Allez on prend tes coordonnées en antenne bisous bisous Jonathan je Vas-y fais un une dédicace, un vas-y vas-y je t'en prie. Bah, je fais une dédicace à un pote euh, qui, <rire> qui m'a vite pas appris euh, les règles du panzac, parce que j'avais rien compris, <rire> Kevin Lator, ça fait plaisir, merci beaucoup. <rire> bah bisous à vous deux et bonne soirée Jonathan. <rire> merci à vous aussi. Salut Jonathan. Bisous devil eyes telling me come and give Pour bien commencer le week-end des euros. On a encore du très très gros à venir avec Kaufman et son jeu vidéo. C'est pas toi Kaufman le gros, c'est le jeu non, vidéo. J'avais non, bien compris en fait. <rire> y'a quoi à gagner, Kaufman Eh bien, vous aurez le choix entre un jeu PlayStation 4 et un jeu Xbox One. On essaiera de vous faire découvrir un titre, le héros d'un jeu vidéo et euh, si vous le trouvez, c'est gagné. Ok, très bien, on se posera la question, peut-on mourir de peur, c'est ça Exactement, si on peut vraiment mourir de peur, enfin au sens littéral euh, du terme. Ok, ça se passe juste après héros avec Barillard, c'est que du fun jusqu'à 20h. présente la Lotto City Parade 2016 le plus grand événement 100% gratuit du Benelux rendez-vous le samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel à partir de 14h opening festival parade closing festival deux podiums une vingtaine de chars et plus de 110 DJ la Lotto City Parade samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel avec Fun Radio et Plug RTL plus d'infos cityparade.be Hello Party People nous c'est Jules et Tom ouais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 Out of sight. C'est que du fun entre 17h et 20h. C'est belge, artiste belge, DJ belge, Liam Summers. C'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. On est là tout l'été. Je smokers pour la suite. Avant de gagner votre jeu vidéo pour bien commencer le week-end On va se poser une question avec Laurence La question Oui donc je me suis demandé si on pouvait vraiment mourir de peur Ah mourir de peur, est-ce que c'est possible Kaufman Pour toi c'est possible ou pas A mon avis c'est plus une expression du 19ème tu vois Ok Ça arrivait dans l'ancien temps mais je peux me tromper Ok donc maintenant pour toi ce n'est plus jouable Laurence, voilà. la réponse Mais d'abord j'ai une petite question pour vous, c'est quoi vos phobies en fait les gars Ah les phobies, les phobies de Kaufman c'est Moi ouais, c'est de perdre un jeu vidéo <rire> Ah ça t'est déjà arrivé de perdre un jeu vidéo Bah oui Ah ok il y a plus fort que toi donc je ne sais ah. pas Ah oui, ça. Malheureusement <rire> Très bien, moi ma phobie c'est euh, les serpents Allez-y au 3044, dites-nous c'est quoi votre, votre phobie Moi c'est les serpents, et toi Laurence bah euh, moi aussi c'est les bêtes et tout. Enfin, J'ai peur que ça rentre dans mes oreilles des trucs comme ça. Enfin, okay. C'est bizarre. <rire> mais euh, voilà, donc en fait, donc niveau peur, on est quand même tous servi, on a tous des phobies, ouais. mais effectivement, on peut vraiment mourir de peur. Ah, mais en fait, c'est tout bête, c'est parce qu'en fait, quand on a peur, donc il y a de l'adrénaline qui est sécrétée, en fait, c'est une hormone qui va passer dans notre système sanguin et du coup, ça accélère le rythme cardiaque. Donc si le rythme cardiaque accélère, eh ben le corps, enfin le cœur en fait, va s'épuiser. S'il s'épuise, il s'arrête de battre. Et s'il s'arrête de battre, Bah c'est mort. Dans on meurt. Ah ok très oh, bien là. Voilà. Ah ok, à cause de l'adrénaline on peut encore mourir de peur Koffman. Fais gaffe, pas trop d'adrénaline. Bah non. Je sais ce week-end tu vas faire le fou, fais gaffe, tu peux mourir de peur quand même. <rire> <Oui>, Peut-être. Hey <rire> le dernier jeu vidéo à gagner de la semaine, c'est. Bah c'est dans le fun games. Bien sûr, mais quel jeu Bah on va vous offrir soit un jeu sur PlayStation 4, ça sera Rocket League en version collector, okay. ou soit la rare collection. C'est une collection de plus de 30 jeux sur Xbox One. Très bien, il faudra répondre à une question. Il faudra trouver le héros d'un jeu vidéo, justement. Ça tombe. Prép heure. Préparez vos SMS au 3044, ça se passe juste après The Shell Smokers sur Fun Radio. Crashin Avant 20h, ça sera Galantis avec No Money sur Fun Radio. Et maintenant, place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et Kaufman, t'as un cadeau à nous faire gagner. Ah bah oui, on en prend euh, la bonne habitude, c'est que bah, dans la dernière chronique du Fun Game, on va vous offrir un jeu vidéo, vous avez ah. le choix entre un jeu PlayStation 4 ou un ouais. jeu Xbox One. Comment et on pour ce faire, eh ben, je vais vous poser une petite question. Ok, et Il va falloir me trouver donc le héros du jeu vidéo... Euh... En question. Un jeu vidéo D en question, ouais, Très bien. la réponse est au 3044. Alors, ça se passe. première affirmation, c'est un chasseur de trésors. Un chasseur de trésors, ok. Donnez ouais. ouais. votre réponse au 3044 pour gagner un jeu PS4 ou un jeu Xbox. Oui. La deuxième affirmation, c'est que euh, ces dernières aventures sont sorties. Cette année, là, il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps Ok, ça me dit ouais. quelque chose, on en a parlé dans le Fun je j'en souviens Oui J'arrive pas encore à trouver le nom 3044, si vous avez une toujours petite pas idée, vous nous envoyez le nom du héros de ce jeu vidéo Mais okay. rassurez-vous, si vous ne l'avez pas, il y a encore des indices à venir Ah, t'as encore un indice Donc, on récapitule, c'est ouais, -y. un enfin, chasseur de trésors Ok Ces dernières aventures datent d'il y a quelques mois C'était ouais. le quatrième épisode de ces aventures Zelda me dit au 3044 Non, le quatrième épisode de ces aventures En plus, un de ses potes C'est très très bon pote Ça s'appelle Sully Sully Sully Sully Ouais je sais que toi et l'anglais ça fait du coup, <rire> Sully pour euh, Sullivan Ok Ouais j'ai toujours pas moi Toi tu l'as toujours pas Non je que bon, pas que Moi je sais pas très bien quoi dire de plus bah. Euh, Sauf que peut-être euh, Le nom du jeu c'est le nom du personnage Voilà c'est le nom du jeu dont il est question aujourd'hui Et... Non, c'est pas le, le nom du personnage, c'est okay. Uncharted. Uncharted, ok. Donc il faut trouver le, le personnage principal de ce jeu. Ok, allez-y. Il y, y a un chanteur qui s'appelle comme lui. Ah bon Exactement, ouais. C'est One chanteur. Qui fait, euh, dance. Ah, le américain. chanteur canadien, là. Ouais. Ah oui, ok, très bien. Les yeux 3044, Pokémon, on me dit, c'est pas Pokémon Ah, euh, quand même pas, non. Non, c'est pas ça. Uncharted, on me dit, mais il faut pas trouver Uncharted. Non, il faut trouver le héros de ce jeu vidéo. Ok, très bien. Donc si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. Maintenant, c'est l'heure de Galantis dans Fun Radio. On en est ensemble jusqu'à 20h. C'est que du fun 20h, c'est Boosty qui débarque sur France Radio. Mais on était en plein jeu avec Kaufman. Kaufman, t'avais une question pour remporter un jeu vidéo Oui, il s'agissait de trouver le héros de Uncharted. Hein, pour simplifier, vous avez été nombreux et nombreux à participer. Ça fait zizir, ça fait il est jeune lui. Et euh, Cédric qui est avec nous. Salut Cédric <rire> Salut l'équipe, comment ça va Bon à tout ça va Ça va, va. T'as au week-end Cédric, c'est bon <rire> Euh ouais en congé même. En congé tranquille, il <rire> est en vacances celui-ci. Ouais. Euh, C'était quoi la réponse à la question pour toi Euh Nathan Drake. Nathan Drake. Très bien, ouais. nous vérifions alors Cédric. Ouais. C'est gagné bien Cédric. Bravo Ah je suis content. T'as une PS4 ou une Xbox une PS4. PS4, donc ça va, être, ça va être le jeu Rocket League Collector pour toi. Ah, ah magnifique. Super. Bah ouais, voilà. Super, je suis content. <rire> de rien avec plaisir. Bonne soirée, Cédric. Ouais, soirée à vous aussi. Salut, Cédric, salut. Non, au revoir, salut. Ciao, ciao. Et on va parler avec Claude de la City Parade. T'es prêt, Claude T'es au Yes. Ah, je l'ai un peu surpris, là. Ça va <rire> ah, Ouais, j'étais en train de marquer que j'étais ici. Ah, très bien. marque marque sur tous tes réseaux sociaux. C'est que Attends. du fun sur Fun Radio. j'ai encore un compte à faire. Laisse-moi une... <rire> <rire> <rire> Allez, on en parle juste après la pub, Cédric, de la City Parade.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 FUN FUN RADIO FUN RADIO FUN, Fun. LE SON Dance Flow same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 Allez, c'est Sylvie qui débarque sur Fan Radio d'ici 20h. Et on est avec Claude de la City Parade. Salut Claude, ça va Bonsoir. T'es en forme Oui, comme toujours. <rire> non, okay. Je suis un peu fatigué, mais ça va. <rire> la City Parade, c'est le samedi 10 septembre à Bruxelles. Tu reviens à Bruxelles, c'est bon. Ben, le grand retour, après deux années à Charlois, en fait j'aime bien voyager dans toute la Belgique. Ouais. On a commencé à Liège en 2001. Bon, okay. je sais pas vous dire ça fait 16 ans qu'on le fait et là maintenant à Bruxelles en ce l'Atomium très bien l'Atomium samedi 10 septembre et à savoir vu le pouvoir économique de nos citoyens. <rire> ah, au top. Sachez que c'est 100% gratuit, les amis. Ah, c'est super. Ça ouais, c'est ça. Ça. Ça, une bonne nouvelle. Mais explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que la City Parade Ben en fait la City Parade, ça fait 16 ans qu'on le fait. La plus grosse édition à Liège en 2005, 250 000 personnes. Ah quand même. Wow. À Bruxelles en 2010, au même endroit on a fait plus ou moins 100 000 personnes. Ah, très fort. Donc à savoir que la City Parade c'est un événement en trois phases. Donc en fait ça commence à 14h Ça termine à 1h du matin Il y a un opening festival, un closing festival Donc en fait deux podiums Où en fait de non-stop de 14h à 1h du matin Il y a de la musique Et puis tu as 24 chars Et les chars représentent les discothèques les plus branchées Des dj et ci et ça Et en fait on a deux parades Et en fait les chars vont tourner de 17h à 18h30 24 ouais. chars autour de l'Atomium Ok, sympa. Après une heure, ils arrêtent. Et à 20h30, pour la première fois en Europe, on fait une parade pendant la nuit. Donc de 20h30 mmh. à 22h. On tourne de nouveau à la grande Imagine-toi, tous les chars éclairés et l'atomium éclairé. <rire> oh dingue, c'est dingue. Ah, ça va être... oh. Et à minuit, un feu d'artifice au-dessus de l'atomium mmh. aussi. Oh là là Et tout ça, ça deux Ah, tu nous régales, donc. Ah ouais, <rire> c'est impressionnant d'être sur les chars, de voir ça, pour l'avoir fait l'année dernière avec Fun Radio. Franchement, c'est très très très sympa. T'as quel souvenir Ah bah, très populaire, très festif, il n'y a pas de prise de tête, très bonne musique aussi. T'as déjà des DJ tu peux nous en parler Euh... <rire> Quand généralement on fait eux, c'est qu'il y a tous les DJ qui vont Non, il y a des bons DJ qui viennent Mais bon, tu veux savoir, les, les cachets des DJ à notre époque C'est devenu complètement scandaleux Moi je m'en souviens, j'ai fait venir David Guetta Qui est mon ami, c'est pas ouais. grave à, à, à la city parade de Charlois en 2006, je l'avais payé 15 000 euros David Guetta maintenant, il prend pour une heure 250 000 euros <rire> oh oui. Alors sachez les amis, qu'un événement gratuit Où vous payez pas d'entrée Moi je ne sais pas faire venir David Guetta Bien sûr ah, donc on a quelques amis étrangers, mais je trouve que nous avons assez de talents en Belgique pour faire venir des étrangers qui demandent des cachets, qui sont, d'après moi, indécents, vu la conjoncture économique. Madame, de notre époque c'est tout Donc ouais. on a assez de talent chez nous Bah ouais il y a beaucoup de talents. Euh... Et t'as des noms ou pas euh, déjà Bah oui il y a Joey Beltram qui vient d'Amérique Qui va jouer au Palais 12 Parce que voilà le... Un scoop Voilà non, le, bah, le bah, 10 le balance, le novembre une... <rire> 10 novembre une grosse rétro partie Comme j'en fais depuis 15 ans en Fuse Au Palais 12 okay. Avec toutes des têtes des affiches Têtes des affiches pardon Je peux fatiguer West Bam Joey Beltrame <rire> Marusha Jamenspoon Miss Jacks, euh... Kenichi Jacques de Marseille Ah oui Entre autres Ouais. Ouais. Voilà. Il y a encore autre chose qu'on va, on va pas offrir maintenant, mais sachez que la première semaine des vacances de Pâques, euh, de nouveau City Snow Valley à Val une semaine. Ok. Tout compris. Euh, euh, transport, appartement, forfait et soirée. Et alors là, bon, Fun Radio partenaire, donc euh, là. La... Tu vas l'offrir euh, sur Fun Radio. On va offrir wow. un appartement pour 4 personnes, full option mmh. avec tout aux auditeurs de Fun Radio, mais bon. C'était au mois d'avril, donc on a encore le temps. Là, on, est, on va faire un focus sur la City Parade. Donc moi, je vous propose simplement d'aller voir sur cityparade.be. Ok. On ouais. va avoir toutes les infos. Je n'ai pas encore tout mis. Et c'est le 10 septembre. Il ouais. va faire beau. Ouais. Ma femme me, dit. me... <rire> le mec qui sait va l'a dit. le 10 septembre, plein soleil, en-dessus de l'atomium, 100% okay. gratuit. Et euh, je vous donne rendez-vous le 10. Okay. Autour de la table, vous avez encore des questions à poser à Claude bah, Non, juste lui dire qu'on y sera. Ouais. Ouais, J'allais dire vrai. pareil, on y sera. Euh... Ok, très bien. Et pour, dernière question, Claude. Mais pour ouais. ceux qui ne y connaissent vraiment rien en musique, ils, ils se disent Non, je ne vais pas y aller. C'est bon, début de septembre. Moi, je me concentrer un peu sur le début, euh, début de l'école. Les arguments pour vraiment venir. Bah attends, le début de l'école. À savoir que les secondes se sont terminées pour ceux qui ont raté. Et les, les universités commencent une semaine après. Ouais. C'est le dernier festival de l'été. Okay. C'est gratuit. Les petites gonzesses qui sont bronzées, ben venez montrer vos bronzages, <rire> votre bronzage à la City Parade. <rire> et puis c'est le début du mois, donc tout mmh, le monde ouais. a touché et en plus c'est gratuit. Mais c'est oui, les gens qui payent 80 euros à 100 euros pour un festival pour se retrouver dans la boue, Ça, à vous de savoir. Ouais, c'est <rire> normal, normal qu'il te pose ce genre de questions, il n'a jamais passé les primaires, c'était la rentrée. Pour... <rire> c'est ça, merci non, ben voilà, je te remercie. Merci de d'être Merci, au revoir. Allez, rendez-vous le samedi 10 septembre à Bruxelles pour la City Parade. Mais maintenant. C'est Sim sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h, il y aura encore les meilleurs moments de la POR et à 20h ça va être parti fun qui prend le relais. C'est que du fun, 17h20 h et c'est du lundi au vendredi. Oh, oh, la This Dans quelques minutes, c'est parti, fun, avec Oli... Mais après, on va se faire un meilleur moment de la Hour. La pi Hour, c'était de septembre à juin. Ils reviennent après les vacances. Nous, on les remplace l'été. Kaufman, euh, Laurence et moi, on vous remplace de 17h à 20h du lundi au vendredi. Et on va se faire le jeu du magicien avec Audrey. Vous connaissez le jeu du magicien autour de la table Kaufman euh, ouais, euh, Oui, bien sûr. <rire> D'abord, c'est pas un jeu. Je pense, je pense que c'est pas, pas un jeu en fait. Bah, il l'appelle le jeu du magicien. C'est une imitation de femme. Okay. Bah, très bien. Qui se prend pour un magicien <rire> On s'écoute ça maintenant. Nous, on est de retour dès lundi 17h. Après c'est Parti Fun à 20h, amusez-vous bien bon week-end, salut salut, ciao ciao ciao écoutez ciao, ciao. Ciao. ça s'est passé dans la Hour avec Audrey sur Fun Radio attention mesdames et messieurs faites place au beau, au grand au plus pressé des magiciens faut pas exagérer quand même je vous demande d'applaudir je suis d'orange pressé Allez, ah oui, j'ai Vous j avez aussi remué sur le son de Vero Si, si, si, j'ai rigolé quand tu as dit I took A tout coup ni Et pourquoi ça ah, C'est qu y parce que tu parles pas bien l'anglais. C'est parce que Aïtu coup ni Vous le dites comment Vous allez-y Pas comme toi. Allez-y. Aïtu coup Comment on dirait un mafieux quoi. Eh, hey, I took a pill, viens chercher ma petite pilule Mais il vient y de là-bas, le magicien. Ah bah c'est ça, si, mais je voilà des, des C'est un local, c'est pour ça Bon, monsieur le magicien, vous allez affronter France, 45 ans, qui vient de Liège. Bonjour France, comment ça va Ça va, bien, Pardon, en français, ça c'est... C'est un monsieur de Liège, on ne comprend pas. C'est France, c'est ça C'est comme ça qu'on dit ton prénom. Oui, bonjour Ça va bien France Et eh ben Franz tu vas pouvoir affronter le magicien de la Power. Attention à la clé il y a du pack fun, tu vas devoir essayer de deviner si la bille est à gauche, au milieu ou si elle est à droite. Est-ce que t'es prêt Franz Oui. Eh ben, coupe ta radio déjà, parce que sinon on va entendre tout en double et tu vas rien comprendre. Attention, 3, 2. C'est parti Alors accroche-toi bien Franz C'est parti, la bielle à gauche Je fais un déplacement à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche À droite, à gauche, à droite, à gauche, à, gauche, à, gauche, à droite Et tu crois que je m'arrête c'est parti Je fais à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite Et oui, après je m'arrête Dis-moi où est-ce que je suis Alors Franz, à gauche, au milieu ou à droite oui. À droite <rire> <rire> <rire> bah, hey, hey, Il a gagné <rire> <rire> Bravo, la <rire> Bravo Franz, c'est gagné. Et eh bah eh, franchement, elle a été ouais. du cul quand même. Et comment il fait des petites feintes maintenant, le magicien genre Chez nouveau, j'ai eh ben... dit j'ai teinte et j'ai fait. c'est euh... la nouvelle version. Chez <rire> le magicien. De France, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées, tu repars avec ton pack fun, d'accord Ouais, merci, merci. Je te fais des gros bisous. Yeah. La P Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. sex mm. That was unbelievable. I want to do it again I'll eat you like a cannonball Relaxing me